Salut, c'est Frédéric Coster pour le Livre du Jour. Selon le propre aveu d'Auguste Lumière, c'est Louis, son frère, qui au cours d'une nuit de mauvais sommeil et avec une surprenante facilité, est l'inventeur du cinématographe. Mais tous deux nous font entrer de plein pied dans la magie d'un monde industriel qui réinvente les choses fidèle à un pacte de jeunesse, emportés par l'amusement continuel d'une boulimie créatrice, ils co toujours leur brevet d'invention, quel qu'en soit le véritable auteur. Auguste se tournera vers la médecine, Louis mettra au point parmi bien d'autres des inventions aussi déterminantes que la photographie instantanée ou en couleur. Cependant, Le nom des deux frères reste pour toujours attaché à l'invention du cinématographe qui, comme par un tour de passe-passe, fait surgir de l'écran des images animées donnant l'illusion de la vie. Une biographie de Michel Faucheux, inédite, leur est consacrée dans la collection Folio Biographie. Louis Lumière disait « L'illusion joue un rôle capital dans toutes les branches du savoir humain Innombrables sont les fausses vérités qui infestent nos connaissances et qui ne doivent leur existence qu'à l'illusion. Auguste et Louis Lumière de Michel Focheu est paru chez Folio.